Unité 8, leçon 3, phonétique. Répondez oui ou non selon votre cas. Chez le médecin. Vous faites du sport Oui, j'en fais. Non, je n'en fais pas. Vous buvez beaucoup d'eau Oui, j'en bois beaucoup. Non, je n'en bois pas beaucoup. Vous mangez beaucoup de gâteaux Oui, j'en mange beaucoup. Non, je n'en mange pas beaucoup. Vous prenez des médicaments Oui, j'en prends. Non, je n'en prends pas. Vous avez beaucoup de travail Oui, j'en ai beaucoup. Non, je n'en ai pas beaucoup. Vous avez besoin de repos Oui, j'en ai besoin. Non, je n'en ai pas besoin.